Ces matins là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. et d'ailleurs dedans aussi, y les jours sans, les jours avec, ce sera sans je te le parisi. Il y a mon caca qui a mal fini. je vais devoir frotter une heure et demie et puis je m'emmerrde ça n'arrange rien et comme on dit le malheur des uns, chacun sa mère oui, j'ai compris. Euh, Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil Encore une bonne journée de merde Comme une journée de confinement Comme une journée d'anniversaire Passer la barre des 35 ans Franchement, à quoi ça sert Un peu comme moi, tout le monde s'en fout Quand je serai plus là est-ce qu'ils seront tristes Remplis mon verre jusqu'au bout Parce qu'il est à moitié vide Pessimiste pas du tout mmh, Aidez-moi mmh, Je me sens si seul mmh, Laissez-moi c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil l'espoir espoir d'une lueur Que demain sera meilleur, mais... J'en ai marre d'être déprimé Et ça me déprime d'en avoir marre Mais à quoi bon me réveiller Je préfère dormir toute la journée Si c'est pour vivre ce cauchemar Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres Alors que les autres n'ont aucun problème D'ailleurs est-ce que tout ça c'est pas de leur faute À ces égoïstes au bonheur obscène Seul je me sens si seul mmh, Laissez-moi c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil Et à l'espoir du mieuxheure que demain sera meilleur, ro. Mais...